Oh, dear man. 9-3, Je vois trop de couilles, Bézef On s'affiche en bonne compagnie De là-dessous à TDF L'ami au laser 1000 Loin d'être la grande classe bâtiment 9, ça joue aux pièces Et on se croirait à la Svedas c'est là-bas, ma ville Ça anime mon équipe Prêt une patrouille de civils Et puis ça part au Caspite Asmar, Kalbekbir Bir, le chouet et le NES, Et le bledit Et le mouton, mène le sèche Pour, les potos que je vois tous les jours ouais. derrière ses alentours du local en passant par les deux tours à des à la, la dessous bref ouais. mes attaches un petit détour sur samedi 9 93 là où c'est dans la famille à l'infini on présentera le cinq bons lieux argent passe une boîte pour tous les zonards au faire qui suivent des études ou bien qui bicraft du bon si je t'as demande la jolie à taille à part Hey hey j'suis du mes frères 5 7 8 on pas la